Et euh, donc on était arrivé au dernier cours Donc on a fini, euh, on a fini la, la partie de, du texte, de l'explication Et on avait commencé à lire quelques questions Qui avaient été posées au Cher bin Baz sur, euh, sur plusieurs points On n'a pas complété donc euh, la lecture de toutes les questions Donc on va commencer par ça, inshallah, Et puis on continue tout de suite après avec la suite du texte Et son explication, inshallah. Et on a un bon, un bon, euh, bon, disons une partie assez importante à, à faire aujourd'hui. inchallah donc on espère que, mais venez là, on aura euh, la possibilité de d'aller, d'aller le plus le plus loin possible dans cette explication-là. inchallah Donc. Euh, Donc, on commence, Inch'Allah, la question euh, suivante, c'était Qui sont les awliya d'Allah Et comme on a expliqué plusieurs fois, l'awliya, ça signifie, euh, c'est le pluriel, awliya, c'est le pluriel de wali hein, Et... Euh, C'est ceux qui ont la wala d'Allah subhanahu wa taala ou qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa taala, ceux que Allah aime et ceux qui aiment Allah subhanahu wa taala. Donc les ce sont ceux-là. Et euh, ça c'est sur le plan de qu'est-ce que ça signifie le mot lui-même, linguistiquement. Puis euh, les soufis, parfois ils utilisent ce terme comme on l'a expliqué, mais ils l'utilisent à tort et à travers et euh, ils l'utilisent parfois dans le même sens que l'utilisent les chrétiens par exemple lorsqu'ils parlent de leurs saints ou bien euh, aussi par exemple les, les juifs et les hindous et les bouddhistes ils, ils attribuent à des hommes pieux des caractéristiques surnaturelles et, euh, et à une, ils leur donnent des caractéristiques même divines donc c'est des exemples d'exagération au sujet des hommes pieux Et donc, euh, eux, ils les appellent comme ça « awliya ou bien euh, ils les appellent aussi euh, euh, « Asiad » ou « Seyyid » Et donc, euh, c'est pour dire, ils leur donnent des attributs divines et euh, ils les invoquent en dehors d'Allah Et ils font même des pèlerinages à leur tombe et ils croient parfois que ceux-là ont le contrôle de l'univers ou qu'ils connaissent le « raid. Et en particulier, euh, même qu'il leur donne aussi des degrés C'est-à-dire qu'il donne aux saints, aux différents saints qu'ils ont des une, une certaine hiérarchie dans, la, dans la, les différents euh, degrés de saints qu'ils ont euh, Au-dessus, il y a bon le Rauch ou le Qutb qu'ils appellent Parfois même, le, ils l'appellent aussi le Qutb du, euh, le Qutb, Qutb -Qutb, le Qutb du Qutb, du Qutb. Poutou ça veut dire un pôle, donc il l'appelle le pôle, donc euh, et parfois comme je dis il l'appelle même le pôle du pôle. Et euh, il croit donc que celui qui est le pôle, et eh bien il a le contrôle du ray, euh, il a le contrôle de l'univers, il connaît le ray, euh, il peut en tout cas tu lui demandes ce qu'il ce que tu veux il te le donne. Yani, euh, ils ont complètement oublié Allah subhanahu wa ta'ala ils ont mis Euh, de ces hommes-là à la place et puis il y en a d'autres euh, à d'autres degrés euh, il y a comme par exemple ce qu'ils appellent al awtad et il y a d'autres degrés aussi également que je n'ai pas mémorisé, mais bon c'est pour dire que ces choses-là sont bien connues dans les livres des soufis et ça fait partie de leurs fausses croyances et de leurs superstitions qui sont nombreuses Donc ça, men hum al-awliya. Donc selon Ahl as-Sunna wal Jamaa, qui sont les awliya d'Allah. Donc la réalité c'est que le cheikh il répond, il dit "Hum hum al-mu'minun al-muti'u lillahi wa li a minhum. Allah wa rasulahu C'est aussi simple que ça. Hein? Le chèque, il répond, il dit, ce sont les croyants. Donc, -awliya, les awliya d'Allah, ce sont les croyants. Celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est un wali d'Allah. <coughs> et que, il dit qu'Allah fasse de nous, ainsi que de vous, des awliya. Qu'il fasse qu'on soit parmi eux. Toute personne qui obéit à Allah et à son messager, et qui s'est... Euh, tenu fermement sur la vérité qui, a resté, qui est resté sur la vérité et eh bien il fait partie des awliya d'Allah donc c'est pas comme les soufis s imaginent que yani, y a une catégorie, une catégorie spéciale d'êtres humains qui ont des car caractéristiques euh, yani, semi-divines ou divines et puis euh, yani, qui font des miracles à volonté qui ont des pouvoirs magique hein, et surnaturel que ce sont eux les aouliyas. <coughs> ça c'est des mensonges, une calomnie. Et euh, les aouliyas ce sont les hommes pieux et les saints, les gens qui croient à Allah, hein, qui s'écartent de ce qui est haram et qui font ce qui est obligatoire. Donc euh, ça c'est les et donc euh, les prophètes, ce sont les premiers parmi les Aulia et les plus élevés en degré parmi les Aulia. Il n'y a personne qui est plus rapproché d'Allah que les prophètes. Et puis il y a ensuite parmi les hommes les Sahaba. Hein? Les Sahaba, ce sont parmi les plus grands des Aulia d'Allah après les prophètes. Hein? Et ensuite tous les autres sont en dessous. Tous les autres qui viennent par la suite sont en dessous de ceux-là. Il y a personne qui parmi les musulmans, il y a personne qui est plus proche, rapproché d'Allah que les Sahaba. En particulier Abu Bakr, euh, Omar, Osman et Ali, radıyallahu anhum, qui sont les quatre Khulafar rachidine qui sont les quatre plus grands Auliyas parmi les Sahaba. Et donc, euh, si quelqu'un parmi les, les, les soufis prétend que son cheikh est un Wali, et qu'il est plus rapproché d'Allah que les sahabas, et plus rapproché d'Allah que les prophètes, alors c'est clair que c'est un égaré. Ça, c'est un point important. Euh, ensuite, le cheikh il dit, une autre question qui a été posée, <coughs> Il y en a ici, des gens font des actes checs, de mais il dit, nous, on les adore pas. Hein? Comme, comme si on les adore pas, comme les hommes pieux, les, les gens qui sont dans les tombes, ou les hommes, yani, les dit, on les adore pas. Le chef, il répond, il dit, يقول قصدنا نعبد الله لكن نريد من هؤلاء ان ما نعبد ما لكن نريد ان وسائل لا يستحقون هذا il dit même les adore pas en réalité, C'est qu'on les adore que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah C'est ça qu'il dit <coughs> Il dit donc que notre intention C'est d'adorer Allah Mais on veut de la part de ceux-là C'est-à-dire de ces hommes pieux Qu'ils nous rapprochent d'Allah Donc on les adore pas pour eux-mêmes Mais on veut qu'ils nous rapprochent d'Allah Donc pour eux, il dit, ce sont nous Ce sont nos intermédiaires, ce sont nos moyens hein, pour accéder à Allah, non pas parce que eux méritent l'adoration. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. C'est ça leur, euh, leur logique, leur soi-disant raisonnement. Mais bien entendu, on a on a les preuves que tout ça c'est faux. Puis on va expliquer les preuves de ça dans qu'est-ce qui va suivre. Euh, une autre question. Euh, Donc euh, le sheikh, il, il, on lui pose la question Il dit la personne en question Qui adore les, les auliyah Et qui dit on les, on les adore pas Elle, elle dit que le, La question ça dit qu'il ne sait pas que Le fait de sacrifier C'est une adoration Ou le fait de faire un vœu pieux C'est une adoration Il ne sait pas ça Le cheikh il répond Il dit Alladhi la yuallam Al jahil yuallam Donc, le il dit, il doit être enseigné, on doit lui apprendre. Donc, s'il ne le sait pas, on doit lui apprendre. L'ignorant, on doit lui apprendre. Une autre question. Est-ce qu'on doit juger qu'il est sur le shirk? La réponse. Euh, le jawab. shirk? il est sur le أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل donc euh, le sheikh, il, il répond est-ce juge de, de, de leur, leur que sont sur le shirk donc dit on juge qu'ils sont sur le shirk et on l'enseigne on lui enseigne en même temps N'as-tu pas entendu le verset dans le surah al-Furqan, le verset 44, où Allah subhanahu wa taala dit Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent ou réfléchissent Ils ne sont que comme des bêtes. Hein? Ils ne sont que comme des bêtes, mais même qu'ils sont plus égarés encore du chemin. Et le verset 179 dans surah al-Araf, où Allah subhanahu wa taala dit Nous avons préparé pour l'enfer Beaucoup d'entre les djinns et les hommes Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas avec. Mais ils ne comprennent pas Ils ont des yeux Mais ils ne voient pas avec Et ils ont des oreilles Mais ils n'entendent pas avec Ceux-là sont comme les bestiaux Même qu'ils sont plus égarés encore Ceux-là sont les insouciants hein? Donc euh, Ça c'est Qu'est-ce que le Cheikh explique Donc lui le chef il dit donc ce sont des gens qui sont dans le cirque qui font le cirque et il faut leur apprendre il faut leur apprendre euh, la question ensuite c'est euh, donc euh, ils ont posé la question au chikh au sujet du verset dans sourate al-insan, nous l'avons guidé sur le chemin, soit qu'il soit, soit il sera euh reconnaissant, ou bien soit il sera ingrat. Et la réponse, le il dit, يعرض ولا يبالي ولا يلتفت عباد البدوي وعباد الحسين لو جئته ما, يطيع ما, يطيعك ما يطيعك يرى أن عمله طيب مثل ما قاله المشركون الأولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هذا كلامهم نعوذ بالله أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين نسأل الله العافية شيخ الزيء Quelle est la signification de la, donc le chef il répond à ce verset à propos de ce verset il dit inna c'est-à-dire nous lui avons indiqué nous lui avons clarifié donc le cheikh il dit nous lui avons clarifié le chemin la voie euh, les, messager, les messagers ont clarifié et lelama de la vérité ont clarifié également mais l'égaré il se détourne et il ne donne aucune importance hein. Il ne se tourne pas vers la vérité Donc c'est comme les gens qui adorent Al-Badawi Celui qu'on appelle Al-Badawi en Egypte Qui est enterré à la ville de Tanta euh, Les gens font des pèlerinages à sa tombe hein? Donc les gens qui adorent Al-Badawi Et les gens qui adorent Al-Hussein Donc il y a des gens qui adorent aussi Al-Hussein Le petit-fils du prophète sallallahu Il euh, y en a qui ont, qui vont à sa tombe à Karbala Hein? et qui vont faire des pèlerinages là-bas, parmi les Rafid, et également parmi les musulmans d'Al-Sunna. Il y en a qui vont en Égypte, parce qu'ils disent que sa tête est enterrée en Égypte, et qui font des pèlerinages à, à sa tombe là-bas aussi, en Donc tout ça, c'est des exemples. Le cheikh, il dit, si tu, les, si tu vas leur voir pour leur parler, ils ne vont pas t'obéir, ils vont pas t'écouter. Ils pensent que son action, elle est bonne. Hein? Et, que, et, et il dit la même chose que ce que les mouchelikoun disaient au temps du prophète Solan wasallam lorsque euh, le prophète Solan wasallam leur interdisait de faire le shirk. Euh, il mentionne les versets 4 et 5 dans sourate Sad où Allah subhanahu wa taala dit wa euh, Ils se sont étonnés que avertisseur leur vienne de par eux-mêmes et les mécréants disent celui-là, celui-ci n'est qu'un sorcier, un menteur a-t-il fait de toutes nos divinités une divinité unique c est, c est, cela est certes une chose étonnante et euh, ça c'est leur parole hein? et ils disent également allons-nous abandonner toutes nos divinités pour un poète fou hein? et Allah répond, il répond certes il est venu avec la vérité et il a confirmé ce que les messagers ont ramener avant lui. Donc ça c'est le verset 36 dans la sourate Safat. Nous y naissant le Ensuite la question man huwa al munafiq Wa hal yu'alam Wa munafiq Donc euh, la question c'est qu'est-ce que Qui est le munafiq Qui est l'hypocrite Et euh, est-ce que est-ce qu'il est-ce qu'il sait qu'il est hypocrite Ou est-ce qu'on sait Est-ce qu'on pou savoir que est un hypocrite la question la sheikh, cheikh alzi almunafiqu yatadaharu bilislam wa yubtin alkufr yubghu bilislam wa yu'lam annahu munafiq aina lakin li ajli li ajli ad-dunya hatta la yuqtala hatta hatta la yaqtala hatta la la yaqta' ratibuhu min bayt almal hatta yu'ta kaza wa yu'ta kaza mithla abdullah abdullah ibn ubayy ibn salul wa donc il dit le il dit le c'est celui qui montre qu'il appartient à l'islam il montre qu'il est musulman mais il cache le dans son cœur il cache que est on peut savoir que c'est Mais mais à cause de la dounia, pour ne pas se faire pour, pour pas perdre les privilèges qu'il a de la dounia, quand il est parmi les musulmans, faut pas se faire tuer parce qu'il veut pas se faire exécuter euh, pour ne pas qu'on lui coupe son salaire devait être mal, hein, pour qu'on lui donne telle ou telle chose, il cache sa mécréance. Comme par exemple Abdullah Ibn Oubay Ibn Saloul et ses compagnons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al munafiqun Ceux qui ne croient pas en l'islam mais qui montrent qu'ils sont musulmans. Une autre question, est-ce qu'on accepte la repentance du zindiq l'hérétique Le cheikh il répond il dit Donc le sheikh, il, répond, il dit s'est repenti entre lui et Allah et qu'il est sincère dans sa repentance donc dans ce cas-là euh, sa repentance sera acceptée En fait az-zindiq c'est l'hypocrite Et euh, il, y a, il y a différentes explications des Ulama à propos du Zindir. Certains disent que c'est l'hypocrite qui, euh, après avoir été attrapé, se repent à chaque fois. Hein, il se repent à chaque fois. Et certains Ulama ont dit que son, sa repentance n'est pas acceptée. D'autres ont dit que oui, elle est acceptée entre lui et Allah s'il est sincère, comme Sheikh Bin baz vient de dire. Toutefois, certains disent qu'il doit, il doit être euh, exécuté malgré qu'il est sincère et d'autres ont dit que s'il si montre les preuves de sa sincérité euh, il, peut être, euh, abandon, il peut être laissé euh, comme par exemple certains parmi les euh, zanadiqa qui faisaient partie des sectes d'hérétiques et qui ont dévoilé les secrets de la mécréance de ces différentes sectes et qui sont revenus à l'islam Et ils ont ramené, par exemple, les livres de ces gens-là, puis ils ont montré aux musulmans le, le coffre qu'ils cachent, et ainsi de suite, et ils les ont démasqués, dévoilés. Donc, ça, c'était des preuves de, la, de leur sincérité. Certains ulama ont dit, bon, euh, des gens qui agissent de cette façon-là, ils montrent les plans et les ruses et les égarements de ces gens-là. Donc, ça, c'est une preuve de sincérité de leur part. Donc ils acceptaient la repentance De certains d'entre eux Comme de cet exemple là Wallahu alam Après le cheikh il dit La question c'est Les ulama qui voient Les musulmans du commun En train de faire le shirk Et qui ne disent pas un mot Qui se taisent Est-ce qu'on doit juger De leur coffre Uh, le lé le šéf il říká, že jsou muži. A oni jsou zlý. Ne, ne. Ne, ne des gens qui, qui transigent, hein, qui font des compromis. Et ils ont commis un grand crime, ça c'est clair. Mais on ne déclare pas ces gens-là koufars, excepté si eux-mêmes considèrent que ce que, ce que ces gens-là pratiquent comme shirk est, est correct, est bon. Et qu'ils croient eux-mêmes en ces, ces choses-là. Ils sont d'accord et ils croient à ces choses-là, donc dans ce cas-là, oui. Mais sinon, on ne va pas dire d'eux que ce sont des koufars ya'lamuna anna hadha shirkun sarih yaseer mudahana a tasahul donc euh, la question euh, ils savent que ça c'est du shirk clair et le cheikh il répond il dit oui ça, ça devient une, une genre de mudahana tadarifon ils, ils prennent ça à la légère ils, ils, et ils font des compromis ils transige. Euh, ensuite le nabi Donc, si quelqu'un demande par le statut, le degré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le sheikh, il répond, bid'a, donc il dit, ça c'est une bid'a. Donc, quelqu'un qui dit, oh Allah, je te demande par le statut de ton prophète, ou par le degré de ton prophète, ça c'est une bid'a. Ou quelqu'un qui dit, oh Allah, je te demande par ton prophète, ça aussi c'est une bid'a. Ça c'est, qu'est-ce que les soufis font parfois, ils appellent ça tawassul. Et il y en a parmi eux qui font ça, mais qui euh, demandent directement au prophète (sallallahu wa sallam, ou bien aux hommes pieux. Et dans ce cas-là, c'est pas bid'a, mais dans ce cas-là, c'est shirk akbar, hein, s'ils demandent directement au prophète. <coughs> euh, une autre question Qur'an lil Amwat. العلم Euh, la question c'est de lire le Coran pour les morts. Parmi les hommes de science, il y en a qui disent que la récompense va être donnée aux morts. Est-ce que c'est vrai Le sheikh il répond et il dit Le sheikh est le casque. Le sheikh est le casque. Il est le casque. Il est le casque. Il est le casque. Le courant est le casque. Il est فأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وصولها إنما جاء التقرب بالصدقات والحج والعمرة والدعاء بإجماع المسلمين وهذا يصل وينفع للأموات أما أن يقرأ عنهم ويقرأ لهم ما عليها ما عليها ذليل. donc le il dit la réponse correcte c'est que la récompense de la lecture qu'on fait pour les morts du Coran elle ne leur parvient pas c'est-à-dire elle n'arrive pas aux morts il dit que le cheikh Taqiuddin il parle probablement il parle peut-être ici de cheikh Ibn Taymiyyah, parce que Taqiuddin c'est le, le nom de le, le surnom de cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. donc Zakar le cheikh Taqiuddin Il a dit que la récompense, elle ne leur parvient pas sans, sans dispute. il n'y a aucun désaccord sur ça. Il n'y a aucun désaccord que la, la lecture que quelqu'un fait du Coran pour un mort, elle ne lui parvient pas à la récompense. Euh, donc la, la, la, la récitation du Coran ne leur ne leur parvient pas. cest à la récompense ne va pas leur parvenir, et ce n'est pas permis de prendre un salaire pour ça. Parce que dans les dans certains pays musulmans, lorsque quelqu'un est mort, des, des, il y en a des récitateurs de Coran, des, des hafiz du de Coran, ou bien des récitateurs du de Coran, qui sont spécialistes pour ça, c'est-à-dire qu'ils soutiennent quelque part et <coughs> ils attendent que les gens viennent les appeler ou les chercher Pour réciter le Coran pour eux Lorsqu'il y a un mort Et euh, ils reçoivent de l'argent pour faire ça Donc euh, Le shir, il, il n'est pas permis de, de prendre un salaire pour faire ça euh, Et il dit Parce que ça n'a pas été rapporté Du prophète sallam Et il n'y a rien qui vient du prophète sallam Qui indique que la récompense Va parvenir au mort Pour pour la lecture du Coran Il n'y a pas de preuves euh, Les preuves sont venues par rapport au a, au fait de faire des sadaqat comme par exemple si quelqu'un donne une, fait de la charité ou donne de l'eau monde pour le mort oui ça c'est ça y a des preuves pour faire le hadj pour le mort oui il y a des preuves la umra, il y a des preuves pour faire des douas pour le mort ça c'est bien ça il y a le consensus des musulmans à ce sujet-là ils sont tous d'accord que ça c'est correct mais que ça c'est correct que ça la récompense va leur parvenir et que ça va être bénéfique pour le mort ça c'est correct mais de réciter le coran pour eux ça il n'y a aucune preuve à ce sujet là donc ça c'est la réponse à propos de cette question hein, qui le Cheikh une base il a expliqué ça bien <coughs> une autre question <coughs> euh, Donc c'est ça. Le Cheikh il répond, oui. Naam al-Ibadat, Donc euh, le Cheikh on lui pose la question par rapport à la question précédente. Donc celui qui a été mentionné dans les textes, c'est celui qu'on prend, c'est celui-là qu'on fait, qui est permis de faire. Et le chef, il répond, il dit, oui, les adorations sont toqifiye. Dans le sens que dans les questions qui ont rapport avec l'adoration, on doit s'arrêter et se limiter au texte. On peut pas se na to, co je znamená těkst. Někujeme. Když, když je vahábi, jsme muslimy, nesličké měl, než mělčké. Aš, když je jahil, když je znamená, je قل أدرس الأدلة تأمل الأدلة فالأدلة هي المحور هي التي عليها المدار وأتبع محمد صلى الله عليه وسلم ليس متعصبين المتعصب المقلد الذي يتبع أهل الباطل في باطلهم لأنهم شيوخه أو لأنهم أجداده أو لأنهم آباؤه أو لأنهم أصحابه Le sheikh, il dit, <coughs> Certains disent que nous sommes des wahhabyons. Des wahhabyons, c'est-à-dire Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Euh, il dit non, nous sommes des musulmans et nous ne sommes pas des fanatiques ou des gens qui suivent aveuglément quelqu'un. Il dit, toi, tu es ignorant. Alors apprends pour que tu puisses connaître la vérité. La vérité ne se connaît pas par les hommes. La vérité se connaît par les preuves. Hein? Et tu lui expliques, et tu lui clarifies. Dis à la personne euh, qui dit qu'on dit qu est des wahhabions, tu dis apprends les preuves, étudie les preuves, réfléchis sur les preuves. Et les preuves sont le centre sur lequel hein, on doit se concentrer. Et les gens qui suivent le prophète Muhammad, sallam, ne sont pas des fanatiques qui suivent aveuglément les, les, les autres le, la personne qui est fanatique qui suit aveuglément c'est celui justement qui est le montkhalid celui qui suit quelqu'un qui fait quelque, celui qui suit les gens de la fausseté dans leur fausseté parce que ce sont leurs cho c'est à dire il va suivre quelqu'un parce que c'est son cher parce que c'est son grand-père ou ses ancêtres ou ses, ou ses pères, ou parce qu'ils sont ses compagnons et il les suit aveuglément par respect pour eux et il les vénère il les respecte et il les suit de cette façon-là donc ça c'est l'exemple du fanatique de la personne fanatique ensuite le cheikh dit on a posé la question ensuite au cheikh il y a un sheikh « da'wa al-wahat سمعه الدعوه الوهبيه سمعه الدعوه سمعه الدعوه الوهبيه طيبه في هذ, في هذه الجزيره فقط <coughs> en fait c'est que la question qui a été posée euh, au cheikh il dit cheikh la, la reputation de la da'wa al elle est uniquement bonne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 wa ad'atu ilayhi wa shirk Muhammad ça fausté et ils font toujours ça comme ce que faisaient Ils, ils embellissent le shirk pour les gens et euh, ils appellent au shirk et ils font fuir les gens du prophète Mohammed et de ses compagnons. En utilisant ce genre de termes ou ce genre de noms, les wahhabites, ils disent ah c'est les wahhabites. Et donc pour faire peur aux gens, pour faire fuir les gens, pour essayer de faire croire aux gens que la chose à laquelle on est en train d'appeler c'est quelque chose de différent. Que ce que le prophète Mahalasalam appelait, euh, appelait les gens à suivre. Euh, donc c est, c est, ça fait partie des ruses, des gens de la fausseté, des gens, des gens du mensonge. Du mensonge. Euh, la dernière question. Donc il dit, mais il y a des gens ignorants qui se laissent tromper par les paroles de ces gens-là. Le cheikh, il répond, Ahlul-ilm, al-ladin, gendhom bacirah, gendhom huda, gendhom aqida صحيحه, gendhom صحيحه في بلادهم, عليهم أن يوضحوا. الله أن يأتي بأهل العلم الصالحين. Donc obligatoire pour les gens de la science de clarifier. gens science. Sont, euh, ceux qui ont de la compréhension et de la science, hein, ceux qui ont de la guidance, qui ont une, la, la bonne aqidah, la bonne croyance dans leur pays, c'est à eux de clarifier. Et on demande à Allah de de faire en sorte que viennent des hommes de science pieux et mettez votre confiance en Allah. Hein, donc ça c'est important, tawakkul ala Allah le fait de, de, de, de mettre sa confiance en Allah donc ça c'est la dernière question donc on passe maintenant à la lecture du texte de la parole du Cheikh de Ibn de Wahab maintenant pour voir euh, qu'est-ce qu'il dit dans dans le texte de Kachef Shubuhat et là on va commencer à lire ensemble les trois premières Shubuhat les trois premières Shubuhat des Moucherikines Okay. Donc euh, le cheikh, il répond maintenant, il clarifie maintenant la, dépense, la réponse détaillée. Au dernier cours, on a expliqué la réponse générale. Maintenant, il commence à expliquer la réponse détaillée euh, à propos des shubuhad de mushrikīn. Euh, donc il dit le cheikh, il dit al-jawab al-mufassal, فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن Abdul Qadir ana muznib salihun wa atlubu Donc ça c'est la première chose. Le sheikh, il répond il dit, en ce qui concerne la réponse euh, détaillée, la réponse détaillée al-mufassal il dit que certes les ennemis d'Allah ont beaucoup d'opposition euh, contre la religion des prophètes par lesquels ils essaient d'obstruer la voie des gens vers la religion de, des messagers. Donc, parmi les Shubhah, la première Shubha, c'est que, en fait, pour résumer cette Shubha, c'est que celui qui affirme Arububiya, pour eux, du moment qu'il affirme la Arububiya, eh bien, il n'est pas moucherique. Parce que, euh, ils n'ont pas voulu... Euh, adorer les hommes pieux. Ils n'ont pas voulu, ils disent, ils prétendent qu'ils n'ont pas voulu adorer les hommes pieux, ils voulaient uniquement euh, leur statut et leur intercession. Donc, à cause de ça, ils considèrent qu'ils ne sont pas des mouchdikines, puisqu'ils affirment la ruboubia et euh, ils ne font que chercher l'intercession et le statut des hommes pieux. Donc, ça, c'est le résumé. Maintenant, l'explication, le, le shirk, comment il le dit? Voici ce qu'il qu explique. <rire> Par exemple, voici un exemple de leur shubha. C'est la première shubha. Ils disent, nous ne faisons pas le shirk avec Allah. Euh, nous témoignons, hein, certes, en fait, nous témoignons que rien ne peut créer, rien ne peut donner le risque, rien ne, rien ne peut nous profiter, rien ne peut nous nuire excepté Allah lui seul et, euh, et sans partenaire. Et nous témoignons que Mohamed, sallam, ne détient rien pour lui-même euh, du pouvoir de, de, de nous profiter ou de nous nuire. Et encore moins, Abd al-Qadir, euh, Al-Djilani ou un autre que lui. Mais, nous sommes des pêcheurs. Et les hommes pieux, ils ont un statut élevé auprès d'Allah. Et donc, nous demandons à allah par cela et donc, nous demandons à allah par cela. ça c'est leur euh, argument. et le cheikh il répond il dit fajawibu bima taqaddam wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu sallam bima wa la shay'an Donc le Sheikh il dit la réponse à cette dubie. Il dit donne lui la réponse euh, par rapport à qu ce qu'on a déjà expliqué auparavant. C'est-à-dire que ce que le prophète محمد Ce que le messager d'Allah a combattu Ils affirmaient ce que tu mentionnes La même chose hein? Et ils, disaient, ils affirmaient que leurs idoles ne pouvaient rien gérer Rien contrôler de l'univers Qu'ils ne contrôlaient rien du tout Et qu'ils voulaient uniquement de ces idoles Le statut et l'intercession Vous dites la même chose que les Moucherikoun Et là tu le chéri dit Et tu leur récites Ce que Allah a mentionné dans son livre Et tu le, et tu le clarifies Donc ça c'est la façon Comment tu réponds à cette choubha La deuxième choubha Donc ça c'est la deuxième choubha C'est qu'il limite l'adoration D'autres que Allah Aux idoles Et non pas aux Et il, il n'inclut pas l'adoration des hommes pieux Dans le shirk et dans l'adoration. Donc pour eux, l'adoration des hommes pieux, c'est pas la même chose que l'adoration des idoles et le shirk c'est seulement l'adoration des idoles et non l'adoration des hommes pieux. Donc ça c'est le résumé de la deuxième chouba. Cheikh il dit "Fa فإن قال هؤلاء الآيات هؤلاء الآيات نزلت فيما يعبد الأصنام. Comment vous faites les bons comme les idoles Ou comment vous faites C'est ça le, le, le texte. Où le, la, littéralement, qu'est-ce que le cheikh a mentionné? Il dit, et s'ils te disent, ça c'est dans la deuxième Shubha, et s'ils te disent, ces versets que tu mentionnes sont révélés au sujet des gens qui adoraient les idoles. Comment peux-tu appliquer, euh, ou faire, comment peux-tu prendre les hommes pieux Comme des idoles c'est comment tu peux mettre euh, y a des hommes pieux au même niveau que les idoles et penser que c'est la même chose ou bien comment pouvez vous faire des prophètes des idoles c'est ça leur chouba ils pensent que si tu adores un, un prophète ou un homme pieux ça c'est pas la même chose que d'adorer un idole le cheikh il répond Donc jte tu lui donnes فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن بين وفعله بما فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو إلى ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم يدعون عيسى بن مريم وأمه قال وقد قال تعالى وما المسيح ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ثم منظر أن يأفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم درا ولا نفع والله هو السميع الألِيم وذكر له قوله وذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال, عيسى يا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم Qu -ce qu a, de qu'est-ce qu'on a expliqué précédemment puis si euh, il est d'accord et il affirme que les kuffar témoignaient de la roboubia Qu'elle appartient tout à Allah et que il que les musulmans à l'époque du professeur sallam il ne se rapprochaient de ces idoles que parce qu'ils voulaient de l'intercession mais si Ils essaient par la suite de faire une distinction entre l'action des Mouchilikoun et leurs actions à eux, avec les hommes pieux. Alors, euh, alors mentionne leur que les Koufars sont différents dans ce qu'ils adorent. Parmi les Koufars, les il y en avait qui adoraient les idoles, et il y en avait également qui adoraient les hommes pieux. Hein? et c'est ce au sujet desquels Allah a mentionné ce qu'il a dit dans le verset 57 Donc, euh, c'est à dire ils invoquent les moucherikoun ils invoquaient par exemple Isa de Maryam comme les chrétiens par exemple hein? Ils, ils adorent Isa, Ibn Maryam, le fils de Marie, et sa mère. Hein, ils adorent Marie. Donc, ça, c'est des gens qui faisaient le shirk. Et pourtant, ils n'adorent pas des idoles. Et Allah a mentionné ça dans le Coran. Il dit, ceux-là, ceux -là même que ces gens-là adorent, eux-mêmes cherchent un moyen pour se rapprocher d'Allah et d'être plus près d'Allah. Donc, comment vous pouvez adorer des gens qui eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah Hein Donc, pour être... Pour, euh, au lieu d'adorer ces créatures vous devriez faire comme ces créatures-là c'est-à-dire adorer Allah seul et non pas adorer ces créatures-là pour vous rapprocher d'Allah c'est une contradiction et donc euh, le cheikh explique ça il dit donc vous leur mentionnez ça qu'il y a des coufards qui sont différents et, et ça si vous avez lu Al-Qawa'id Al-Arba'a vous savez que ça c'est un des points qui est mentionné dans Al-Qawa'id Al-Arba'a que les Moucherikounes sont diversifiés dans leurs, dans leurs objets d'adoration. Ils n'adorent pas tous des choses semblables. Il y en a qui adorent des idoles, mais il y en a aussi qui adorent des hommes pieux, et des, des saints et autres. Comme, par exemple, ceux qui adorent Isabel Mariam, c'est un prophète. Et il mentionne des versets à ce sujet-là dans ida, le verset 75-76. Donc Dans Surat al le verset 75-76 euh, les versets qui clarifient la réalité de Issa. Le Messie, al Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, c'est Dika, et tous les deux consommaient de la nourriture. Tous les deux mangeaient de la nourriture. Vois comment nous leur expliquons l'épreuve, puis comment ils se détournent. Adorez, dit, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de, de ni de vous ni de vous nuire, ni de vous faire du bien. Or c'est Allah qui est l'audien et l'omniscient. Donc ces versets-là, c'est pour montrer que ceux qui adorent Isa ibn Maryam et qui adorent Sa mère, eh bien, ils n'ont pas le pouvoir, de, ils n'ont aucun, aucun pouvoir de nous nuire ou de nous profiter, donc ils ne méritent pas d'être adorés. C'est seul Allah Subhanahu wa qui mérite d'être adoré. Et, et euh, il mentionne même aussi qu'ils mangeaient de la nourriture. Vous voyez, qu'ils ne sont pas divins, hein? ils ont des besoins. Hein? Et toute personne qui mange quelque chose, il a besoin de le faire sortir. Et donc c'est pour nous faire comprendre exactement aussi que c'est des êtres humains créés par Allah Subhanahu wa Taala qui ont des besoins, qui mangent et qui ont besoin aussi d'aller libérer hein, les, les excréments, donc comme tous les êtres humains. Et donc ça veut dire qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Hein. On peut pas dire, on ne peut pas penser que celui qui fait ça est Dieu donc ça c'est des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala leur mentionne pour leur faire comprendre que ce qu'ils adorent ce ne mérite pas d'être adoré ensuite il mentionne un autre verset qui est le verset 40 et 41 dans le surat Saba. lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne il dit et lorsqu'on les ressuscitera tous qu'on les rassemblera tous Au jour de la résurrection, de Saba, le verset 40 et 41. Et le jour où il les rassemblera tous, puis il dira aux anges. Allah s'adresse aux anges. Et il leur demande, est-ce vous que ces gens-là adoraient Est-ce que c'est vous que les gens adoraient parmi les Mouchekun Et ils diront, gloire à toi. Tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, hein, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc, ils, ils adoraient les djinns. Donc, c'est la preuve que, parmi les mushrikoun, il y en a qui adorent les anges, et il y en a qui adorent les djinns. Hein, il y en a qui adorent les djinns, donc ils n'adorent pas que les idoles. Hein, par exemple, les haïtiens en Haïti qui font du, le voodoo, et qui pratiquent le voodoo, ils n'adorent pas des idoles. Mais ils adorent le djinn. Et ça, c'est du shirk aussi. Hein? Donc, c'est pas une condition que ce soit quelqu'un qui se prostène devant une statue. Quelqu'un peut adorer quelque chose sans que ce soit une statue, hein? sans que ce soit une idole. Euh, et c'est du shirk quand même. Euh, ensuite, il mentionne le verset 116 dans Surat Al-Ma'idah. Rappelez-leur le moment où Allah dira Ô oh Jésus, ya Isa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais fait, tu l'aurais su. Certes, tu es, tu sais ce qui est, ce qui a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Hein, donc ça c'est l'épreuve que ces gens-là adoraient euh, Issa, mais que ce n'est pas Issa qui leur a ordonné de faire ça, ni sa mère, mais c'était eux qui le faisaient et le shaitan les a égarés là-dedans. Donc, le chef il dit, après avoir mentionné ces versets-là, il dit, alors dis-lui, à la personne à qui tu discutes, parmi les gens qui justifient ou qui essaient d'accepter de, de défendre le shirk, tu lui dis, donc maintenant, as-tu su que Allah a déclaré kufar, celui qui a euh, déclaré, ou qui celui qui a adoré les idoles, et qui s'est tourné vers les idoles, et qu'il a également déclaré kafir, Celui qui, euh, qui s'est tourné vers les hommes pieux. Et que le messager, alayhi wa sallam, le messager d'Allah les a combattus également. Qu Est-ce que tu acceptes ça maintenant Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi Que ce n'est pas seulement les adorateurs d'idoles qui ont été déclarés kuffars par Allah, mais également les adorateurs d'hommes pieux, et de saints, et de prophètes. Hein? Et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus, sans exception. الله لشيخه قال الكفار يريدون منهم، ها يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه أي نعم، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. نقصص إلى ثالث شبهة C'est la troisième chouba Lorsque euh, yani, le cheikh leur a mentionné donc ces preuves, il leur a expliqué qu'il n'y a pas de différence entre les adorateurs d'idoles et les adorateurs des hommes pieux. Eux, ils disent, les koufars, est ce ils, ils veulent quelque chose de ces hommes pieux-là, de ces, euh, pieux de ces, de ces idoles-là. Ils disent, moi je veux... Je témoigne que Allah s.w.t. c'est le seul qui peut me profiter, et qui peut me nuire, et je ne veux que de Lui. Et les hommes pieux, ils ne possèdent rien, ils ne contrôlent rien de l'affaire. Mais, euh, il dit, je me tourne vers eux en espérant, espérant d'Allah leur intercession. En espérant d'Allah leur intercession. C'est-à-dire... Euh, ils pensent que le fait de chercher l'intercession des hommes pieux, ce n'est pas du shirk. Donc ils se tournent vers eux en souhaitant d'Allah leur intercession. Donc le shaykh il répond à cette shubha. Il répond à واقرا عليه تعالى ولن نتخذ من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الله sulfa وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله Et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui C'est-à-dire en dehors d'Allah de Ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah Et le verset 18 dans surat Yunus Où Allah dit et ils disent Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah Donc ça c'est exactement la même chose que les Mouchrikoun disaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc ça, c'est la partie du texte, les trois premières shubuhat des mushrikoun, Et ce sont les trois plus importantes que les mushrikoun à notre époque euh, et à l'époque du shaykh ramenaient comme shubha pour justifier et défendre le shaykh qu'ils font. Maintenant, on va lire l'explication du shaykh bin Baz, hein, rahimahullah, à propos de ces trois shubuhat. Le shaykh il dit, le shaykh bin Baz, رحمه الله. زي هذا من المؤلف رحمه الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله شيخ الإسلام في زمانه وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة ست ومئتين وألف من الهجرة النبوية فقد وفقه الله حتى بلغ الدعوة. لما رأ الناس في جاهلية جهلاء وعبادة الأولياء والأصنام والأشجار والحجار، شرح الله صدره للدعوة فقام بها بعدما بعدما درس في الحرمين مع على ما شيخ الحرمين، وبعدما سافر أيضا إلى العراق وأخذ عن بعض علماء العراق ورجع وشتغل بالدعوة. في العقد الخامس من القرن من القرن الثاني عشر، ثم في العقد الث... في العقد السادس، ولم يزل يدعو إلى الله في حريملة ثم انتقل إلى العيينة المعروفة، ثم انتقل من العيينة إلى الدرعية في عام سبع وخمسين و وألف. <تصفيق> من الهجرة النبوية واتفق مع أميرها الأمير محمد بن سعود على الدعوة إلى الله ومحمد هذا هو جد الأسرة الموجودين الآن الأسرة المالكة الآن فقام بالدعوة رحمه الله فساعده الله فساعده محمد وأبناء محمد والعلماء في زمانه من أهل الصدق علماء الحق والسنة ساعدوه في ذلك واجتهد في الدعوة والبلاغ والإرشاد والتبصير بالجوال بالجواب المجمل كما تقدم وبالمفصل لأن أهل الشبه أقسام منهم الفاهم يحتاج إلى التفصيل ومنهم الجاهل يكفيه الرد المجمل لذلك الشيخ العبان يقول Euh, non, il, il explique maintenant l'introduction il, il dit Voilà la parole de l'auteur Le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulayman Fils d'Ali Al-Tamimi euh, Al-Hambali Rahimahullah Cheikh l'Islam Il était le Cheikh de l'Islam de son époque Et le réformateur de ce, que, de ce qui avait été perdu Des enseignements de l'Islam Dans la péninsule arabe Dans le, la deuxième partie du 12e siècle il est mort en l'an euh, en, en l'an euh 7200 1206 il est il est mort en l'an 1206 après la hijra du prophète sallalahu alayhi wa sallam. et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le, le succès jusqu'à ce qu'il soit capable de faire la da'wa lorsqu'il a vu les gens dans une ignorance et, euh, dans une grande ignorance En train d'adorer les hommes pieux Et les idoles Et les, et les arbres Et les pierres Allah subhanahu wa A ouvert son sa poitrine hein, A ouvert son cœur à la dawa Et il s'est tenu donc Et il, il s'est levé Pour faire cette dawa Après avoir étudié à Mecca Et à Medina Avec les ulama De la Mecque Et de Medina Et il a voyagé ensuite Vers l'Irak Et il a étudié Il a pris la science De la part des ulama De, de, de l'Irak à l'époque puis ensuite il est revenu et il a travaillé dans la da'wah. et euh, na'am donc dans les différentes dans les différentes euh, différentes parties du XIIe e siècle dans lequel il a vécu donc il a euh, yani dans, dans les différentes décennies il a un yani fait la da'wah et appelé les gens dans différentes villes donc il était à Huraymila puis ensuite il est allé faire la dawa à la ville de al puis ensuite il est parti de al il est parti à la ville d'Adderaïya en l'an euh, donc en l'an 1157 euh, de la Hijra il est arrivé à la ville de d'Adderaïya et c'est là qu'il a rencontré l'amir le, le, le dirigeant de cette, de cette ville qui s'appelait Mohamed Ibn Saoud Et ce, ce, ce dirigeant de cette ville, l'amir Mohammed Mohamed bin Saud, il a, il a accepté sa dawa et il a supporté dans cette dawa. Et cet homme, Mohamed bin Saud, qui était le dirigeant de la ville de Daraïa, eh bien, il est le grand-père de la famille au pouvoir actuellement en Arabie Saoudite. Donc, euh, il s'est tenu, hein, il a fait la dawa et le dirigeant de cette ville Mohamed, ainsi que ses enfants et ainsi que les ulama de l'époque qui étaient sincères et véridiques, qui étaient sur la vérité et sur la sunna ont tous supporté le cheikh Mohamed ibn Abd al dans sa da'wa et il a fait des efforts dans la da'wa et pour transmettre l'orientation et la guidance et, et pour faire comprendre aux gens par des réponses qui sont parfois générales, comme on a mentionné précédemment, et par des réponses qui sont détaillées, parce que les gens, de, les gens qui ont des Shubuhat, ils sont en différentes catégories. Parmi les gens qui ont des Shubuhat, il y a ceux qui, euh, qui sont des gens qui, qui ont de la compréhension et qui ont besoin de détails et de clarifications détaillées, et parmi les gens de Shubuhat, il y a l'ignorant pour qui la réponse générale est suffisante. Hein? Donc, il faut expliquer selon le degré des personnes. Donc, le chèque, il répond, il, dit, il continue l'explication, il dit, « Allah, min al Mushrikin l'ahum shubahun, ala al donc qu'est-ce qu'on veut dire ici le shiikh dit que c'est que les ennemis d'Allah subhanahu parmi les mushrikouns ils ont beaucoup de shubuhat par lesquels ils essaient de confondre les gens au sujet de la religion des messagers et ils essaient de les mélanger dans leur compréhension de la religion alors le shiikh il a mentionné maintenant la réponse détaillée à ce que les mushrikouns ont ramené comme argument pour السيد مارونجيل جزر فلوجيا. فإذا قالوا لا تجعلون مثل الكفار الأولين، فالكفار الأولون يعبدون الأصنام هبل وما هبل، ونحن ما نعبد الأصنام بل نتوسل بالصالحين والأمبياء والأخيار. Donc, euh, ils ont dit, les, les Mouchrikoun, ils ont dit, ne faites pas de nous des koufars comme les premiers d'entre les koufars. Euh, les, les premiers adoraient les idoles, comme Houbal. Et, euh, et nous, on n'adore pas d'idoles. On cherche à se rapprocher par les hommes pieux, par les prophètes et par les meilleurs d'entre les hommes. On cherche à se rapprocher d'Allah par les meilleurs d'entre les hommes. Euh, le chef il répond, il dit, fanaqul. le terme qui est employé c'est pas natawassal. cest il cherche un moyen pour se rapprocher d'Allah. Il cherche un moyen. C'est le terme natawassul que souvent les soufis utilisent. Le chef il dit, fatquluh antafalta mithla ma وما هم يعبدون الأصنام وحدها يعبدون الأصنام ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين مثل ما ذكر الله عنهم عبد اللات وهو رجل صالح وعبد عيسى وأمه وعيسى نبي وأمه صالحة وعبد الأولياء إلى غيرهم من سائر الصالحين فهم مثلهم نقل شيخ Vous, euh, tu leur dis, tu leur réponds tu as fait la même chose que ce que ces gens-là ont fait c'est-à-dire que les Mouchrikoun ont fait eux, ils adorent, les, ils adorent pas seulement les idoles ils adorent les idoles et ils adorent aussi les prophètes et ils adorent les hommes pieux comme ce que Allah a mentionné à leur sujet ils adorent par exemple Allat hein, et Allat, c'était un homme pieux hein, qui donnait de la nourriture onja avant avant l'islam et les gens l'ont pris comme un exemple et ils l'ont ils ont fait de lui une, une idole par la suite et les gens l'ont adoré mais alors à l'origine c'était un homme pieux hein. et également ils adorent Issa et sa mère et c'est un prophète et sa mère Mariam c'est une femme pieuse donc ce c'est pas des idoles mais c'est quand même des gens qui adorent qui, qui les adorent et qui font du chique avec eux De même que adorent les hommes pieux aussi, et d'autres, et d'autres parmi les, les gens qui font des bonnes œuvres et qui faisaient beaucoup de bonnes choses. Donc, ils sont la même, vous êtes la même chose que ceux qui adorent ces êtres فَإِذَا قَالَ أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ al al ولكنني أطلب منهم الشفاعة وأتوسل بالله أن يقربوني إلى الله تقول له هذا هو دين المشركين أعبد الله وحده وادعوه وحده لا تدع مع الله الأصنام ولا الأنبياء والصالحين الدرب واحد سواء دعوت نبيا أو صالحا أو صنما أو شجرا كله شرك بالله لا يجوز وإذا كانوا صالحين وأنبياء صلاحهم لهم ليس لك وصلاحهم لهم وأعمالهم لهم ولكن التوسل يكون بأعمالهم الطيبة تقتدي بهم تصل كما صلوا تصوم كما صاموا تخلص العبادة لله كما أخلصوا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما فعلوا هذا التأسي بهم تعمل مثل أعمالهم الطيبة أما أن تدعوهم مع الله تقول يا رسول الله انصرني أو أوشفي مري مريضي أو يا سيدي عبد القادر أو يا أحمد البدوي أو يا حسن أو يا حسين أو يا علي أو تدعوهم تقول لي ما أعبده أو تدعوهم تقول لي ما أعبدهم ولكن أدعوهم لأنهم صالحون أو لأنهم أنبياء هذا عين الشرك نفس عبادة أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وأشباه وأشباههم من كفار قريش هذا دينهم ذكر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربن إلى الله زلفا ما abudu hům, který je na hům, je na zulfa. ta' alafi, šakpi jim, bokala jadurru, bokala a hům, bokala janfa a hům, bokala janfa a hům, bokala janfa a hům, a a Donc si le moucheric il te dit Moi je ne fais pas le shirk Je n'associe rien avec, avec, avec Allah Et je sais que Allah C'est lui le créateur de toutes choses Celui qui donne la subsistance Celui qui gère tout Qui qui, qui, qui contrôle la vie et la mort hein, Qui contrôle le monde Qui fait vivre, et qui fait mourir Mais moi je demande seulement L'intercession à ces, à ces êtres pieux là hein, Et je je, je les prends comme un moyen pour me rapprocher pour me rapprocher d'eux Pour qu'il me rapproche d'Allah je, je, je, je, je fais le tawassul par là pour qu'il me rapproche d'Allah Pour que ces hommes-là me rapprochent d'Allah Alors tu lui réponds Voici comment tu dois répondre à cette personne Tu dis, ça c'est la religion des Moucherikoun C'est la religion des gens qui font le shirk Adore Allah lui seul Invoque Allah seul N'invoque pas d'autres avec Allah Des idoles ou des prophètes Ou des hommes pieux Donc la voie que tu dois suivre C'est une voie unique hein? Et, et qu'est-ce que tu suis C'est la même chose que ce que suit Celui qui <coughs> Fait le shirk à l'époque du prophète Sur le Donc le cheikh il leur dit La voie c'est la même Que tu dis que tu invoques un prophète Ou un homme pieux Ou une idole Ou un arbre Tout ça, c'est du shirk. Avec Allah, c'est pas, ce n'est pas permis. Hein? C'est pas, c'est pas seulement les idoles. Tout ce que tu adores en dehors d'Allah, c'est du shirk. Que ce soit un prophète, un homme pieux, une idole, un arbre, tout ça, c'est du shirk. Ce n'est pas permis. Et euh, si <coughs> le shirk, il dit, si c'était des hommes pieux et des prophètes que tu invoques ou que, à qui tu demandes ou pour qui tu demandes, hein? Tu demandes Euh, qu'ils te rapprochent d'Allah ou des choses comme ça et eh bien sache que le fait qu'ils soient pieux leur piété ne leur sert qu'à eux-mêmes et non pas à toi leur piété elle est, elle est pour eux elle n'est pas pour toi hein? leurs bonnes œuvres, c'était pour eux c'est pas pour toi alors toi si tu fais le sol eh bien fais en sorte que ce soit par le, en imitant leurs bonnes actions Et en les prenant comme des modèles Dans ces bonnes actions là Comme par exemple Tu dis je vais prier comme eux ont prié Je vais jeûner comme eux ont jeûné Je vais purifier mon adoration pour Allah seul Comme eux ont purifié leur adoration pour Allah seul Et je vais ordonner le bien et interdire le mal Comme eux ont ordonné le bien et interdit le, le, euh, le, bien et interdit le mal Donc c'est à dire que tu ne vas pas dire, je demande à Allah par leur piété ou par leur bonté ou par le bien qu'ils ont fait ou je me rapproche d'eux pour aller à Allah parce que eux sont des hommes pieux. Non, tu fais la même chose que pour toi, pour que toi-même tu puisses devenir pieux comme eux ou te rapprocher de leur piété pour que par la suite tu puisses hein, être un rapproché d'Allah toi aussi et avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en prenant ces actions-là comme exemple, et en te basant sur ce modèle de bonnes œuvres que tu hein, vas te rapprocher d'Allah. Mais ce n'est pas en invoquant des hommes, des créatures avec Allah, et que tu dises par exemple, oh sauve -moi, ou, « Ô messager d'Allah, sauve-moi » ou « Guéris ma maladie !» ou « Mon malade <coughs> !» ou que tu dis, oh, « Ô euh, un tel dit Abdul -Qadir, ou, oh !»« Sidi dit ou oh, « Ô Ahmed euh, al-Badawi » ou oh « Ô Hussein. Oh, oh Hassan, Oh Hussein, Oh Ali hein? Comme le font les gens qui adorent ces gens-là en dehors d'Allah Ils les appellent, ils les, appelle, il les invoquent en dehors d'Allah Donc tu les inventes puis tu me dis par la suite Je ne les adore pas Tu les invoques et tu les, tu les appelles Et après tu me dis je les adore pas Mais euh, je les invoque parce qu'ils sont des hommes pieux Et parce qu'ils sont des prophètes Et le cheikh dit, ça c'est le shirk en lui-même. C'est ça le shirk. C'est-à-dire, c'est la même chose que l'adoration de Abu Djal et l'adoration de Utba ibn Rabi'a et ceux qui leur ressemblent. Parmi les Koufa de Quraysh. C'est ça leur religion. Et Allah a mentionné à leur sujet, dans le verset 3 dans Sourate Az-Zumar, Il disait, les mouchrikuns, nous on les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. C'est-à-dire, il dit, on les adore pas parce qu'ils ont créé ou que parce qu'on croit qu'ils ont donné le risque. Non, on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et ils disent également, Allah s.a. dit également à leur sujet, c'est-à-dire au sujet des mouchrikuns, et ils adorent en dehors d'Allah. Ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter Et ils disent Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah Et Allah dit à leur sujet Dans le verset 48 dans le Al-Mudassir فَمَا تَنْفَعُهُمْ C'est-à-dire l'intercession des intercesseurs Ne leur servira à rien Et ne leur sera d'aucun profit, d'aucun bienfait hein? Donc le shaykh il dit ensuite طَلَبُوْهَا الذي يريد الشفاعة يطلبها من الله يقول اللهم الشفع في أنبياءك اللهم الشفع في عبادك الصالحين يسلك طريقهم يعبد الله كما عبدوه يدعوه كما دعوه يستغيث كما استغاثوا يسير على لهجهم في العبادة لله وحده في طاعة أوامره وترك نواهيه أما أن يدعوهم مع الله ويستغيث بهم وينظر لهم ويسبح لهم ويطوف بقبورهم فهذا نفس فعل المشركين الأولين هذا هذا دين الأولين ها؟ هذا دين الأولين دينهم الشرك والتقرب والتقرب إلى الله والتقرب إلى الله بعبادة الصالحين. وبجعلهم وصائط يدعونهم مع الله ويستغيثون بهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا هو نفس ما قاله الأولون سواء بسواء كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولي من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون, غافلون هم غافلون عن, عن ذلك الدعاء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال عن عباد النصيح uqumma, وغيره من الصالحين الذين يدعون, ال... الذين يدعون الذين يدعون الذين يدعون الشرك إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le L'intercession, mais il ne la demande pas De la façon correcte hein? Celui qui veut réellement L'intercession, il ne la demande pas Aux hommes pieux Il la demande à Allah Il dit, oh Allah, fais intercéder Pour moi tes prophètes Oh Allah, fais intercéder pour moi les, Tes serviteurs pieux Donc il demande à Allah Et il suit Leur voie Il suit leur exemple Ils adorent Allah comme eux ont adoré Allah. Ils invoquent Allah comme eux ont invoqué Allah. Ils demandent, ils appellent au secours Allah comme eux ont appelé Allah au secours dans les moments de détresse. Ils n'ont pas demandé à des hommes pieux. Ils n'ont pas évoqué le nom des hommes pieux. Ils demandaient à Allah directement. Et donc toi, fais la même chose et adore Allah seul et invoque Allah seul et appelle le nom d'Allah seul Hein, comme eux, ces hommes-pieux-là, faisaient, hein, et suivaient leur voie dans, dans leur adoration dans la seul, et dans leur obéissance de ses ordres, et dans l'abandon de ses interdictions. Mais celui qui hein, invoque et adore d'autres avec Allah, et il appelle au secours d'autres Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'autres avec Allah, et il fait des vœux pieux pour eux, Et il sacrifie des animaux pour eux. Il fait le tawaf. Il tourne autour de leurs tombeaux, hein, par respect pour ces tombeaux puis pour ces hommes pieux-là. Donc ça, c'est exactement ce que faisaient les mouchirikons, les premiers parmi les adorateurs d'idoles et de, de, de, de, les, les gens qui adoraient autre que Allah. Ça, c'est exactement la même chose que ce que faisaient ces gens-là dans leur religion. Et donc leur religion, c'est le shirk. Leur religion, c'est de se rapprocher à Allah par l'adoration des hommes pieux. C'est ça le shirk. De se rapprocher d'Allah par l'adoration, par les, par, les, par les serviteurs pieux. Et de faire de ces serviteurs pieux des intermédiaires et des intercesseurs qu'ils invoquent avec Allah et qu'ils appellent au secours dans les moments de détresse, en dehors d'Allah. Et ils disent à leur sujet, «Ceux-là sont nos intercesseurs et nos intermédiaires auprès d'Allah. » Ça, c'est exactement la même chose que ce que disaient les premiers parmi les musulmans. Exactement la même chose. Comme Allah il le mentionne dans le verset dans surah Saba 40-41. Et le jour où ils seront tous ressuscités, puis on dira aux anges Est-ce cela Est-ce que c'est Est-ce que c'est vous que cela adorait Et ils diront, c'est-à-dire les anges vont dire Gloire à toi. Tu es notre protecteur en dehors d'eux, notre allié en dehors d'eux. Mais certes, ils adoraient les djinns, hein, et la, plus, la plupart d'entre eux croyaient en les djinns. Et ils mentionnent le verset 5 et 6 dans surat Al-Ahqaf, où Allah dit « Et qui est plus égaré que celui qui invoque » Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et qui sont indifférents et insouciants à leurs invocations. C'est-à-dire que les gens qu'ils les, les, les qu adorent, hein, les, les hommes pieux qu'ils adorent, sont indifférents de leurs invocations. Et lorsque les hommes seront ressuscités, ils seront des ennemis pour eux. Et ils rejetteront et renieront les adorations qu'ils faisaient pour eux. Hein? Ça c'est la réalité de quest ce qui arrivera aux Mouchrikoun et aux adorateurs de, de tombes et d'hommes pieux au jour de la résurrection. Hein? Ils vont trouver que ceux-là même, même, ceux même, ceux même qu'ils adoraient, qu'ils invoquaient, vont se désavouer d'eux au jour de la résurrection comme par exemple Isa, qui va se désavouer des chrétiens qui l'adoraient. La même chose pour les Ianni, euh, par exemple les gens qui adoraient le prophète Mohammed, qui l'invoquent en dehors d'Allah, le prophète Mohammed va se désavouer d'eux au jour de la résurrection. Et ceux qui adoraient les hommes pieux, comme les Sahaba, parmi les Sahaba, comme Hussein... Al-Hassan ou Al-Hussein et Ali, ils vont se désavouer des Rafida et de tous ceux qui les adoraient en dehors d'Allah. Il m'a dit, je vous ai jamais connu, j'ai aucun lien avec vous, je ne veux rien savoir de vous. Hein? Ça, c'est la, la réalité. Et an al Donc à propos des, des gens qui adoraient le Messie, Jésus et sa mère, al salam et d'autres parmi les hommes pieux, ceux-là, ceux qui, ceux, qui invoquent, C'est-à-dire ceux, ceux qui appellent au shirk hein? Ils invoquent des hommes pieux Qui eux-mêmes cherchent le, le moyen pour se rapprocher le plus d'Allah et, et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment Tandis que les mouchrikouns, eux, essaient de se rapprocher d'eux Au lieu de se rapprocher d'Allah Le cheikh al se les hommes pieux, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils adorent Allah. ils se rapprochent d'Allah, ils craignent Allah seul, ils mettent leur espoir à Allah seul. Hein? ça c'est les prophètes et les hommes pieux. C'est ça ce qu'ils font. فإن كنت صادقا تريد أن تتبعهم فأعمل كأعمالهم ولا تعبدهم هم عبيد مثلك هم عبيد مثلك مخلقون مرزقون ما يملكون لك ضرا ولا نفعا كما, كما أنك مقر بذلك ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا donc le shaykh al-zi donc si vraiment tu es sincère que tu veux les suivre ces hommes pieux alors fais comme eux adore hein? allah subhanahu wa ta'ala seul et ne les adore pas eux eux sont des sont des esclaves des serviteurs d'allah comme toi et ils ont leur subsistance d'allah comme toi et ils sont créés comme toi et ils ne détiennent rien ni ils n'ont pas la capacité ni de profiter ni de nuire comme tu le prétends toi-même et comme tu l'affirmes toi-même comme Allah dit dans le verset 3 dans surah Al-Furqan il dit ils <t> ne <on> détiennent pour eux-mêmes ni la, la capacité de nuire ni la capacité de profiter Et ils ne détiennent non, pas la, la capacité de faire vivre ou de faire, de faire mourir, ni de faire, de, ni de faire vivre, ni de ressusciter les morts. Donc ils ne possèdent pas ces, ces, ces pouvoirs-là ou ces capacités-là. وانظر له واذبح له وصل له وصم له وغير ذلك من العبادات التي فعلوها حتى تكون مثلهم وحتى يحصل لك الأجر والثواب والنجاة مثل ما حصل لهم هذه حال المشركين في زمان المؤلف وفي زماننا الآن وقبل زمان المؤلف هذه حالهم وهكذا في زمن في زمن قريش وهكذا في زمن الأوائل زمن قوم نوح وقوم صالح كلهم هذا شركهم نادر من يقول أن الآلهة تخلق وترزق هذا شرك نادر شرك الروبوبية أغلبهم مشركين شركهم أغلبهم مشركين شركهم في الألوهية في التعبد وطلب وطلب النجات والتوسل بهم بطلب شفاعتهم طلب طلب تقربهم إلى الله طلب طلب طلب أن يشفعوا مريضهم لا أنهم يش يشفون بأنفسهم لكن يشفون مريضهم لأنهم يشفعون إلى الله ويسألون الله وهم رفات في القبور وهذا من الجهل العظيم ميت قد قد قد انتقلت روحه من جسده لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو هو الذي يشفع لك هو الذي يخلصك من العذاب من المرض بشفاعته هذا هو الجهل الكبير لسان الله العافية دكتور الشيخ ال Cheikh, il explique ensuite. Il dit donc, s'ils étaient, s'ils sont ici, et toi, tu, as, tu affirmes cela, hein C'est-à-dire, tu affirmes qu'ils ne détiennent pas la capacité de nuire ou de profiter, hein Tu es d'accord avec ça Alors, invoque Allah, hein? Invoque celui que eux invoquaient, adore Allah à celui que eux adoraient, et sacrifie et fais des vœux. Et, et prie et jeûne pour lui seul. Hein? Et toutes les autres adorations que tu fais, parmi les adorations, eh bien, fais-les pour que tu fais-les comme eux, comme eux les faisaient pour Allah seul. Hein? Et ainsi, une tu seras comme eux, hein? et tu te rapprocheras de leur exemple. Hein? Et, puis, et pour que tu puisses avoir par la suite la récompense hein? et le salut comme eux sont arriver à obtenir cette récompense et ce salut. Et voilà, euh, le chef dit, et ça, c'est l'état des Mouchriqines à l'époque de l'auteur, du chef Mohammed Ibn Abdullah Wahhab et également à notre époque aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Il y a encore des gens à notre époque qui font les mêmes choses que ce que faisaient les gens à l'époque du chef Mohammed Ibn Abdullah Wahhab dans les pays musulmans et même avant le cheikh Mohamed Ibrahim Wahab, dans le monde musulman, ces pratiques-là et ces croyances-là sont répandues et sont dispersées et propagées partout, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, dans les dans, euh, les montagnes, un peu partout dans les pays musulmans, tu trouves des gens qui adorent des tombes et des morts, hein, et qui euh, vénèrent leurs leur, leur chouurs et leur, leurs hommes pieux et leurs saints. Hein. Et tu trouves ça, c'est des pratiques qui sont même chez les juifs, chez les chrétiens. Et c'est de eux que ça vient souvent. Et chez des hindous, et chez les bouddhistes. Hein? Et tu trouves ça partout. Hein? Tu vois, chez des gens qui sont euh, bouddhistes ou autres, et dans leur maison, ils vénèrent leurs ancêtres. Et ils, euh, ils croient hein, que leurs ancêtres sont capables de, leur, de les, entendre leurs prières, de les protéger, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de, de shirk que ces gens là font et aujourd'hui ils se disent musulmans ils font la même chose Allah mustan donc le shaykh il dit ça c'est l'état de ces gens là et c'était la même la même état que les gens à l'époque de, de, de, yani, des mouchriquins de Qoreish et donc c'est ainsi que à l'époque des premiers parmi les mouchriquins c'était la même chose aussi à l'époque de Nour les salam quand ils ont commencé à faire le shirk avec les idoles avec les, les statues qu'ils avaient fabriquées de, des hommes pieux à leur époque, comme Wad et Soua'a, Wayaroth, Wayarouk, Ouanasr, la même chose. Hein? La même chose. Donc, c'est ça leur shirk. Euh, il dit, leur shirk, la plupart de leur shirk, c'est comme ça. Et les gens qui font le shirk dans... Dans, euh, à, par rapport à leur divinité et qui croient que ces, ces, ces divinités-là sont elles qui ont créé et qui donnent la subsistance ça c'est très rare très rare parmi les hommes c'est très rare que tu vas rencontrer un moucheric qui adore une idole ou qui adore un homme euh, ou un animal puis qu'il croit que c'est cet, cet homme ou cet animal qui a créé le monde très rare, tu vas pas trouver ça C'est très rare Le shirk dans la rubouria Il est plus rare que le shirk dans l'ibada. La plupart des gens qui font le shirk Ils font du shirk dans l'adoration dans le, dans le fait de demander Le salut Dans le fait de chercher L'intercession Et de, de prendre Les hommes pieux Pour se rapprocher d'Allah Et leur demander De, de, de les rapprocher d'Allah Ils demandent aux hommes pieux De, de ramener leur invocation à Allah pour eux ou de demander à Allah de guérir leurs malades ou de demander hein, ils demandent pas aux, parfois ils ne demandent pas aux hommes pieux de guérir les malades eux-mêmes mais ils demandent aux hommes pieux de demander à Allah pour eux alors qu'ils sont morts hein, alors qu'ils sont morts et enterrés qu'ils sont devenus des, des, des, de la poussière dans la terre et bien ils leur demandent Euh, de demander à Allah pour eux et ça c'est du shirk hein? et ça c'est la grande ignorance un mort son âme a été séparée de son corps il ne, il ne possède aucun pouvoir ni pour lui-même il ne peut ni nuire ni profiter hein, pour quiconque hein? et euh, il n'a pas le pouvoir d'intercéder et de te, de te, de te sauver de, du châtiment ou de la maladie par son intercession. Ça, c'est de l'ignorance. Donc si tu veux la guérison, si tu veux l'intercession, si tu veux euh, quoi que ce soit, qu'est-ce qu que tu veux ou tu désires, demande-le à Allah. Demande directement à Allah et demande seulement à Allah et à personne d'autre. Et demande pas par le nom de quiconque. Hein, demande directement et clairement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le « trouhid ». Tu pas à essayer de mentionner le nom de quelqu'un d'autre avec le nom d'Allah. Demande à Allah seul. Allah, il suffit. « Aleyh sallahu bi kafin abdah »« Aleyh sallahu bi kafin abdah » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « N'est-ce pas que Allah est suffisant pour son serviteur N'est-ce pas que Allah est suffisant pour ton, son, son serviteur Pourquoi tu as besoin de, de mentionner le nom de quelqu'un d'autre Pourquoi tu as besoin de demander à quiconque autre que Allah Allah, il ne te suffit pas hein, Donc ça, c'est très très important de comprendre ça. Ça, c'est le premier point, hein, les trois premières choubouhats qui ont été clarifiées, donc, et expliquées et réfutées donc, dans, dans les paroles du cher ici. On va s'arrêter maintenant, puis... On continue, Inch'Allah, la semaine prochaine. On va lire les quelques questions euh, au début du cours comme on a fait aujourd'hui. Et puis, euh, on, on ira par la suite à l'explication de, de la quatrième Shubha. L'explication de la quatrième Shubha, Inch'Allah. Donc, subhanakallahu wa bihamdhi kashad wa la ilaha ila ant astaghfiru kawatu bu ilaik barakallahu fikum odizak mullahu khayran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc à la semaine prochaine inchallah